Truc dévastateur, sueur Toi et tes complices seront broyés dans un mixeur Meurs cette bizarre attaque de plaque Clac, c'est un malheur Check un peu ce film d'horreur Qui sort de mon ordinateur Pleure, King jute en cul Lui et son groupuscule rue la musique en France rend fade et ridicule Nulle, mec, c'est la boîte Garde le secret dans la boîte What, acrobatique, attaque À base de lettres et gigawatts Un de face cataclysmique J'nique Syllabic attaque Pour auditeur épileptiques J'tripe Core, corps core Rap bizarre Dans ton enceint yeah, Gros frieur Quand débarque Avec mes phases Au tétanos Les buildings S'écroulent en masse à feu et à sang no. Je suis comme toi On se ressemble 100% yeah, Tripe et bouche cousue Telle est la devise De ma clique yeah. Le stupid flip crew Demande le respect Pour sa secte Die, motherfuck, Vas-y, dis-moi qui t'es Quand as plus ton look de patron et tu gentil avec ta femme Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants Est-ce qu'il te reste un peu de morale Comment t'ont élevé tes parents On trionnait À Notre-Dame ou à Rio T'es qu'un flanc du riolé Même si tu te vends avec brio T'approches pas, je suis boule de nerf J'vais faire de Voici la région sud. Elle tourne sur elle-même à une vitesse phénoménale. Si les régions sud et ouest se télescopaient, le choc provoqué serait d'une puissance considérable. Voici la région est. Cette gigantesque boule de gaz est tellement légère, légère, que si on la posait sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, elle flotterait, flotterait, flotterait.